Joan hor il fiche dans le marbre le fait qu'on va maintenir un travail sur plusieurs années de négociation nous ce qu'on voulait c'était que être sûr que même si les élus des organisations syndicales changent et que les élus de la collectivité territoriale change on aurait quand même quelque chose qui soit fixe, qu'on ne puisse pas bouger et qu'on puisse travailler avec. Un agent de la collectivité qui serait au radépacrette, comme on dit, en catégorisé à 1200-1300 euros par mois, il aura quand même dans l'année de 100 à 200 euros de plus sur sa fiche de paye. Donc ça, c'est peut-être peu pour certains mais c'est déjà mieux que zéro. Ba 27 gutira hasta penetix 7 indicatua negozaketak estitu onartzen baina dirudienez le Juan da, bere eskairak espeit ziren Iban Ibarburu elkargoko cargo con Eskaria. La CGT si voulait depuis le début essayer d'avoir des quelque chose de plus fort, c'est tout à leur honneur hein? mais il s'avère que c'est vrai que financièrement il y a des choses qui pouvaient pas passer. Donc plutôt que de bloquer, nous on s'est dit qu'on préfère essayer d'avoir dès le départ peu mais pour pouvoir après augmenter tout ça. Eta Angileen negoziaetaek bi milata hemeretzizi goitzi segituko dute Euskal irigune el